Ce soir, nous vous présentons une version extended de réanimation. Une heure de plus au programme, ce qui nous porte à trois heures au total, donc 33,3 de plus pour le même prix de douleur, 33,3 de plus de métal massacrant, 33,3 plus méchanceté, 33,3 plus de propos complètement disjonctés, 33,3 Plus de présence de vos animateurs totalement déconnectés des réalités, mais surtout 33,3 plus de chaos. Voici réanimation 33,3 plus améliorée. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui auront 33,3 plus de temps pour vous en mettre de force et à coup s de lobotomie encore plus dans votre tronche de cake. Bande de cons, priez. Pour ne pas y survivre en foire. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. Cause Bandragon fucking said so. Go. They live for them! Physically and mentally, the point of dignity, m i n e with immortality! Make them suffer! While they plead for cessation, entirely demoralizing e d c h o s e t domesticism, tempted by supremacy! The reason for the mortal s o l l they will never know! Make them suffer! Make him suffer! Make him suffer! Make him suffer while they bleed through damnation! Make a rage t i o n b e for e being with demise! c u r s e my hand, I'm lost to t e e Let's just have o n f o r this m e t t r d e a there is no escape! Make him suffer! Make him suffer! Forever! <laughs> I rap called d a c k is back! <laughs> DJ Lynx est de retour sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. r a c t is b a c mercredis k Les fouiller soirs, pour d un 5 à 7 a n ont s les débris qui m a r l'histoire prêts! q u du é h i i Soyez-y s époque. c a n l a f l a m m e présente le e nous n o u v a u son de son projet, Les projet o de r l g i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a n a a a a a a a a a a a a a a a a i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a l i m a a o n centre-ville Trois-Rivières. Pour plus d'informations, revermnation.com, b a r oblique, les gorillons mains rouges. Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé?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 C'est f o u ça. 89.1 Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 23 n o v e m b r e de l h e u r e de disgrâce 2010, Version Extensionné de réanimation, puisque si vous n'êtes pas déjà syntonisé, vous avez manqué 30 minutes, bande de plouc!、Euh, et celui qui est à ma gauche et qui ne sera jamais à ma droite, ce troll, que dis-je, il n'a pas la, la carrure d'un troll, ce gobelin est nul autre que Sinistros. Oui, je suis un petit peu trop petit pour être un troll. Je préfère、euh, le côté gobelin. Gobelin, c'est plus, plus. C'est plus malicieux. Plus sournois. Oui, mais. Il reste une chose, Sinistrose. Tu n'as pas la taille physique d'un troll, mais tu as bien, par contre, tout le dérangement d'un troll. Oui. C'est ça, je s u un petit gobelin. Un trollish goblin. Oui, c'est les pires. D'ailleurs, fais-moi penser de mettre une. Une, une mise à prix sur ta tête d'ici la fin de l'émission pour que je puisse peut-être enfin avoir l'espoir de me débarrasser de toi sans me tremper les mains dans la saleté. Nivelle par le bas, parce que tu trouveras pas grand preneur. Nivelle par le bas. <rire> Comment vas-tu? Ça va très bien. Mis à part la brume sur le. Ben, c'était pété. J'écoutais, j'écoutais l'album, e n le nouvel album d'Asset Witch en m e venant dans la brume. C'était vraiment comme, w o n s'était p é t é Ah, ben, tu sais, le brouillard, c'est une strosse. C'est le meilleur moment pour nous, pour aller faire nos sombres besoins dans les cimetières、mm -hmm. sans se faire trop repérer. Oui, c'est ça. Mais là, on peut pas ce soir, on fait de la radio. Ben oui, pis u il y a un heure plus de bonheur que d'habitude. Ben oui, on en profite parce que l'émission Rac Revélé n'est pas là pour cette semaine et la semaine prochaine. Donc, nous avons, e、euh, n en fait, pris de... sur nous, pris. <rire> oui. Et puis,、euh, nos aisances,、euh... Voilà, c'est le terme approprié. Nos aisances, nous, nous sommes répandus. Oui, 33.3% une... de plus. <rire> oui, pis u je commence à être t a n n é de le dire, Mais ça a bien été, je me suis pas enfargé, contrairement à ce que j'aurais cru.、Euh, donc, une heure de plus. Ben, ben, fait, maintenant, il y a déjà une trentaine de minutes de prise sur cette heure supplémentaire qui nous permettra de vous présenter bon nombre de choses intéressantes et de, en fait, de survol de nouveaux albums, n'est-ce pas? Oh oui, pis, u、euh, d'ici,、euh... D'ici très longtemps,、euh, je vais vous en passer、euh, possiblement deux,、euh, deux par semaine, bon, des nouveaux albums, mais des, parce que là, il y a du stock, il y a du stock.、Ah, i l y a du stock. Là, je sens que 2011 s'en vient, puis là, j'ai eu、euh, comme un, un petit aperçu de ce qui s'en vient en 2011, dans les trois, quatre premiers mois de 2011, puis on n'est pas sorti du bois en 2011 non plus, là. Et on ne veut pas en sortir? Non, ben, surtout dans la brume, dans, même, dans le bois, c'est le best. C'est parfait,、oui. ça. On a du stock intéressant. Entre autres, dans quelques instants,、euh, Sinistros nous fera、euh, plonger dans le nouveau, nouvel album de Swashbuckle. Effectivement. Cette formation qui fait renaître le crossover. Oui, mais、euh, d'une façon,、euh plus, plus piratesque. p i r a t e s e m a i plus, piratex,、euh, plus <rire> avec beaucoup plus de mise en scène. o u c'est très, c'est vraiment très cool.、Euh, de mon côté, j'aurais, e、euh, n en fait, je, j a u r a i à vous présenter l'honneur de vous présenter la deuxième capsule,、euh, de notre collaborateur,、euh, le, le, Hellborg Tower, une capsule qui, cette,、euh, cette fois-ci s'adressera au,、euh, à l'anniversaire de l'album Rain and Blood, l é g e n d a i r e album de cette légendaire formation Trash k i l s l a y e r Donc, e、euh, cette, euh, bon, en fait, la capsule devrait,、euh, être peut-être d'ici une trentaine de minutes, là. Et nous allons suivre ça d'un mini spécial slayer pour appuyer le tout. Donc,、euh, le Hellborg sera avec nous virtuellement ce soir, faute de ne pouvoir y assister de corps. Mais,、euh, j'ai écouté la capsule et soyez sûr que c'est tout aussi intéressant que la précédente qui avait traité de clé. Qui était excellente, oui, a b s o l u m e n t e t en fait, ce sera parsemé d'anecdotes et de... De petites histoires fort、euh, amusantes, telles que la fois où je me suis perdu en allant、euh, cueillir des biscuits, puis c'était... <rire> cueillir des biscuits. o u c'était juste m a g n i f i u e Peint d'épices, ça, de ça. Oh non, j Peint d'épices. Docteur P. Pourquoi pas pour peindre? Pour peindre d'épices. Pour peindre d'épices. Vous n aviez pas compris ça encore, vous, <rire> Avant de procéder à la présentation de, par Sinistros de Swashbuckle, je veux vous mentionner que j a i é c o u t é un film tout à fait délectable le week-end dernier, <rire> qui est la dernière production de Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, pour ceux d'entre vous qui ne serez pas au courant de qui c'est, c'est un merveilleux producteur et c'est l'acolyte de Quentin t a r a n t i n Oui, o c'est ça. En fait, Rodriguez, on l'a retrouvé, entre autres, au niveau de la production dans Once Upon a Time in Mexico. On l'a retrouvé, retrouvé dans From Dust Till d a w n le premier, évidemment.、Euh, on le retrouve dans Grindhouse aussi, dans plein d'autres. Mais ici, dans le film tout à fait、euh, charmant, c'est le film d'action、euh, parodie, Machete. Oh! Oui. Tu l'as-tu vu? Ah, tout à fait. Oh, Absolument. Et je me suis vraiment, je le répète, mais.、Be、bidonné.、Ah, euh. Euh. Écoute, c'est un film qui est savoureux parce que c'est tellement exagéré. o、oh, u ben, moi, j'ai entendu très, très, juste, juste des bonnes critiques de ça. b i e écoute, je crois que. Pour les amateurs de cinéma qui aiment les trucs Le trip Tarantino et Tarantino. Le et trip, Tarantino, ouais, ouais, ça. Le trip、euh, refaisons des films des années 70 dans les années 2000, ouais, avec leurs défauts, mais très accentués,、ouais. avec leurs leur, leur scènes qui sont absolument impossibles. Le plus, coupe, et leurs bras qui c o u p e p u i s tu vois vraiment le sang、ah, coule ouais, tellement. Ouais, ça ça s'envole dans les coins. Tu, tu, tu vois, en rose au <rire> bout, là. <rire> quasiment, c'est ça. <rire> Machete, c'est un film qui,、euh, m e t e n v e d e t t e pardon, Danny Trejo, qu'on a retrouvé dans plusieurs films, En fait, c'est un acteur mexicain, donc il a joué dans beaucoup de films mexicains. On l'a vu, on, en fait, on a commencé à le connaître vraiment avec、euh, Desperados, avec Antonio、oui. Banderas à l'époque. On l'a vu aussi dans, dans plein de trucs. On l'a vu dans h Eat, entre autres, à, à l'époque avec Val Kilmer.、Euh, c'est un bon acteur qui campe, toujours le même type le ou à méchant, peu près. Le, le, le, le, le, le bon, bon méchant ou、ah. le méchant bon,、ah. mais il a le physique de l'emploi. Mais chose intéressante, dans ce film-là, il s'est payé tout un party, ce Rodriguez-là, parce que. En plus d'avoir engagé Danny t r e h a il a engagé Robert De Niro. Oh, c'est ça. Il a, a engagé Jessica Alba, Steven Seagal, Michel Rodriguez, qu'on a vu entre autres dans Lost, qu'on、ouais. a vu dans. Voyons,、euh, euh, Comment ça s'appelle、euh, Tiré d'un jeu vidéo. Ortal Combat Non, un truc de zombie. s J'ai u un blanc de mémoire. En tout cas, bref. Ben, peu importe.、Euh, Cheech Marin. Ah, c'est. Bien ça, c'était inévitable. Ça p r e n a i t ouais.、Euh, Tom Savini, qui est en fait,、euh, qui initialement à la base un grand créateur de zombies pour les films de Romero et ainsi de suite. Et、euh, la très、euh, chatoyante Lindsay l o w a n Wow. Qui ici, je dois dire, ne joue pas, mais pas du tout, un rôle. Elle est vraiment à son 100% naturel et pauvre c a m é r l e zombie? complètement paumée, cette fille. Mais quand vous verrez le film, vous comprendrez、euh, mon dernier commentaire ici. C'est un bon film. C'est un film d'action. C'est un film de vengeance. C'est un film qui, le scénario est comme très gros. Tout se voit à l'avance, tout se devine.、Euh, les acteurs sont vraiment bons dans leur rôle de parodie.、Euh, beaucoup de sang, beaucoup de violence,、euh, beaucoup de cascades, impossible. Mais en bout de ligne, quand le film est Est terminé, je crois qu'il dure une h e e trente-cinq u r ou quelque chose de genre.、Euh, on a le goût de le réécouter. Fait que je vous le conseille tous, m a c h e t e ça va sortir bientôt, là,、euh, en location.、Euh, c'est C'est du bonbon. Bonbon sanglant, mais c'est du bonbon. Et du bonbonbon. Bon. <rire> voilà. Ceci étant dit, il est maintenant 20h37. It's up to you. Oui, mais t'as oublié quelque, de quelque de chose. De quoi? T'as pas fait ta nommante là-dessus? C'est vrai? Ben, qu'un. Trop pris dans l'enfant. Et... e Je rectifie. <rire> Je te remercie. Avant ma c h o r e i t é on a entendu de la musique. Avant tout ce préambule, nous <rire> avions entendu <rire> Calibre Corpse <rire> et la pièce <rire> Make Damn Suffer que l'on retrouve sur Kill qui est parée en 2006. Juste auparavant, nous avions Creator et la pièce Radical Resistance, e s tirée t du dernier album de cette formation. Suisse, Horde of Chaos, qui est paru en 2009 sur SPV. Pestilence et la pièce Horror Detox. Très bonne pièce. Detox. Très bonne pièce tirée de l'album Résurrection Macabre, qui est paru en 2009 sur Mascot Records. Overkill, la pièce DSRC. Je pense un hommage à la Société Radio-Canada. Oui, c'est ça. C'est probablement ça. <rire> tiré de l'album Iron Bound, qui est paru en 2010, il y a quelques semaines, sur Nuclear Blast.、Et、nous avons ouvert avec Exodus une pièce tirée aussi de la dernière apparition de cette formation.、Euh, la pièce étant Burn, Hollywood Burn, que l'on retrouve sur, e x h i b i t B, The Human Condition. Qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast. Qui, comme tu me le demandais tout à l'heure,、euh, avant d'entrer en o n d e est-ce qu'il est aussi bon que le précédent?、Euh, non. Est-ce qu'il est bon? Oui. D'accord. Voilà. Donc, Et、hey, bon, premier album、euh, ce soir, j'ai choisi de vous présenter le nouvel album de Swashbuckle, Crime Will Always oh, Pay. Non. Oh non, c'est une place ça!、Fâche. Swashbuckle qui nous viennent du New Jersey,、euh, un trio de joyeux larrons qui se déguisent、Les、en vieux larrons. <rire> Ils se déguisent en pirates et qu'ils ne se prennent pas au sérieux pour Saint-Saëns. Mais c'est juste.、Euh, ils font un excellent trash、euh, crossover. Oui. C'est excellent. Puis avec、euh, ce troisième album, bien, c'est pas compliqué. C'est du swashbuckle. Allez, t a p p e r Ah, c'est le troisième album C'est le troisième. Ah, oui.、Euh, c'est du swashbuckle comme on connaît, mais avec un brin plus technique. Ah C'est toujours aussi éclaté. Oui, c'est toujours aussi capoté.、Euh, Il y a moins de tones sur l'album, il y a des tones plus longues. Puis, tu vois, le, mus, le music, musician sip, il est là. là. C'est、okay. vraiment. Ils ont mis un petit peu moins de. Il y, y a encore des, des, des petits, petits intermèdes à la guitare sèche. là. Il、okay. euh, y en a encore, mais moins que sur les autres albums.、Okay. Euh, moi, je donne. Un, 8.5 sur 10. Ah oui? C'est un excellent album. Ça, ça rentre au poste. Pour ceux qui aiment le v i e u x t r a s h crossover.、Euh, de je, dont je suis. Vous allez vous retrouver carrément là-dedans.、Euh, avec des titres encore aussi savoureux que Slowly w e p the Sea, <rire>、uh, We Are the Storm, This Round's on You, Powder Keg, Where Victory is Penned, et ainsi de suite. Ça, c'est les 5 tones qu'on va mettre. Euh. J'ai choisi de mettre les cinq premières tours, n e incluant l'intro qui dure 2 minutes 50 pour vous rentrer carrément dans le beat. Ben, si f... je ne me trompe pas jusqu'à présent,、euh, il semble qu'ils aient à peu près tous le même concept au niveau de l'album. C'est le même ça, principe. Ça commence un, avec une un, petite chansonnette. Une petite intro, c'est ça. Une petite, intro, une une petite sûr. intro, puis après ça, ça se trouve sur ta chaise ou ben non, on rentre dans les murs. e C'est un des deux. Ben, si on a l'option, on e n t Ben, tu peux partir avec une chaise roulante puis rentrer dans les murs, e si tu veux. Oui, ou tu peux.、Euh... on va faire la tête. Excellent. Go. Go. é t a i 21h03 et normalement. On nous, commencerait l'émission à 7h. Et non, et non, c'est la deuxième heure qui débute de réanimation. Tout à parce qu'on vous a joué un tour, on a commencé à 8h、euh, cette semaine. -là. On est des vrais petits farceurs. On est des frites de Napoo.、Oh, des fripons. Des fripons. Des gredins. Des gredins. J'en、oh. passe, c'est des meilleurs. Oui, oui, il ne faut pas le dire. Et peut-être même des pires. Sinistros, juste avant la capsule de Régis Solerie sur les tueurs en série et cette publicité, nous avions entendu quoi donc? Swashbuckle、euh, avec l'album、euh, Crime Will Always Pay.、Euh, vous avez entendu les cinq premières pièces de l'album.、Euh... <rire> J'aime bien le titre de l'album. Oui,、ouais. de toute façon, il y a de la pochette à Alphès, t comme un genre de. de... De, de pirate en squelette, puis il a son sable, puis tu sais, ouais,、yes, c'est un... vrai que le crime pète au jour. <rire> regarde, il y a tes enveloppes brunes, tu sais, regarde, va-t'en dans le gouvernement libéral, puis tu v o i s le crime paye, c'est sûr, sûr, sûr et certain. Pas de diffamation ici. Ok, ok, excusez. Repends-toi. Je Re, me repends. Non, je peux-tu te rependre, moi, en oui, place? Oui. <rire> <rire> donc, nous avons entendu s w a s h b a c k l e et quelles étaient les pièces? Eh bien, on a entendu.、Euh... Where Victory is Penned。On entendu Powder Keg、t h i Surrounds on You、We Are the Storm、そして最後の最後の最後 a l 後の e 後の a o の i e の最 a の最後の最後の最 t の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の s 後の最後の e 後の最後 e c 後の最後の最後の最後 c 最後の最後の最後の最 o の最後の最後の最後の最後の最後の最後 s 最後の最後の最 e の最後の最後の最後の最後の i e n 最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の écoute r a r d juste ici, au Québec, t'as b a n d Nation, qui font vraiment un excellent crossover, euh, Avec, euh, avec les trucs que tu nous amènes à, à toutes les semaines, pis u quand tu nous amènes des volets plus trash de b a n d s qui sont relativement jeunes, soit des États-Unis ou de l'extérieur, on voit que,、euh, rien ne s'écrit, rien ne s a p p e r l e Non, non, c'est sûr. Comme quand j'ai passé Violator. Violator. i pas est passé ou il y a deux semaines. o u i il y a deux semaines, je pense, je pense effectivement.、Euh, c'est, comme tu parlais aussi de b a n d e d by Blood, Ouais, ben, c'est, c'est, c'est, du trash, très, de mon trash. Exactement.、Jeu. Pis u je pense que, à un moment donné, il faut que la, e、euh, u je dirais pas que ça se boucle, là, mais, buckle, hein, que l je veux le mot. Mais,、euh, je dirais plutôt qu'il faut que les vraies valeurs reviennent au niveau de la musique. Ben, spécialement dans le métal ici, là.、Euh, C'est beau, l'exploration, à un moment donné, c'est que tu ne peux plus faire ben, plus. Il ne peut plus demeurer intéressant. Ça, parce que présentement, on dirait qu'il y a certains courants dans le métal. Ce n'est plus du métal. Là, Exactement. Ben, tu perds carrément l'essence.、Euh, tu sais, quand、euh, t'es, tes culotte aux genoux, puis、euh, t'es habillé en i m o puis tu pleures quasiment à puis, t r o i v e r deux t o n n e s puis t'as des. des, des, des noms de bennes à coucher dehors. Regarde, écoute, <rire> on peut toujours venir à quelque chose qui、si、a plus d'allure, là. r e n c'est, écoute, il faut, faut, dire que c'est peut-être, ça peut sembler être les paroles de vieux dinosaures du métal comme nous autres, là. Ben, il reste quelque part que je me rends compte que souvent les jeunes vont découvrir le trash metal. Les racines du trash, les, ra les racines du death aussi, ces choses-là, pis u ils se rendent compte que, hey, c'est pas si mauvais que ça, là. Ben, c'est sûr. T'sais, T'sais regarde, corps, le métal, c'est pas fait pour brailler, c'est fait pour monter au front, pis, u regarde, massacrer tout sur ton passage. Exactement.、Là. Faut que ça soit evil, faut que ça soit méchant, pas gentil. Non, le du le métal gentil, c'est pas. Pis u ça devrait pas exister. T'sais, moi, j'entends ça, moi, quand ça p a s s e ça gueule, pis ça fait semblant, pis u après ça, n'y e o t pas, n o u s t pas, n'y e u t pas. Quand il y a l h o s i e regarde, je sais pas, <rire> moi, là. <rire> non, tu ne dis pas que tu ne le sais pas, toi, là, tu ne le sais que trop. Oui, oui, je le sais que trop. Là, là, ça va te faire pendant quoi, une demi-heure de temps sans même date.、Ouais. T'as pas appris à jouer de la guite au passage. Oui, mais non, non, non, mais là, c'est de l'économie, ça, parce que t'as juste. C'est vrai, t'as u n e deux cordes, puis、si、ça a été correct. Tu m'en、voilà, voilà. drop, machin, truc, puis.、Euh... <rire> Exactement, fait que ça coûte t a s cordes. a p Tu t'en drop quoi, m o i Je sais dessus, moi. Je t'en drop, man. Je t'en drop, man. « Hein? C'est quoi ça, accordant à m i m e u <rire> C'est quoi ça, accordé? <rire> accordé, o u a i Accordé? i l m a refusé, moi, accorder. Du Jardin voulait s me i e savoir. <rire> <rire> eh bien, nous sommes rendus maintenant à 21h07 et c'est le temps de passer cette fameuse capsule. Euh, que notre,、euh, cher et collaborateur,、euh, à distance présentement, le Hellborg Tower, nous a、euh, concocté. Il Faut dire que c'est la deuxième fois qu'il nous fait ce genre de, mauvais coups. De mauvais coups, <rire> c'est coup, ça. ça. ça <rire> des punitions.、Euh, cette fois-ci,、euh, ça s'adresse à, ben, ça s'adresse à tous les amateurs de Slayer, évidemment, mais tous les amateurs de trash en général. Puisque c'est un Raining Blood Anniversary. Et,、euh, écoute, je ne sais pas si t'as u eu l'occasion de l'écouter avant. Qui est ça? Ray and Blood? <rire> non,、euh, la question est. Non, j'ai pas de t e a p s qu'absolu. Pauvre tâche. Ray <rire> and Blood, qu'on a pas de p o u r q u o i tu ne me rappelles pas de ne <rire> pas t'adresser la parole, toi?、Hein? Je perds mon temps et ma salive. T'as de、euh, la salive, toi?、Oh, seigneur. Ben, le truc、dit? caustique qui coule du coin de ma bouche,、okay. je pense q c'est quoi? <rire> OK. Euh, mais euh, je peux te dire que c'est encore très bien fait. Bien sûr, c'est une synthèse des faits saillants de ce que. qu'a rapporté Slayer à, à, à commettre à Raining Blood, finalement. Mais il y a aussi une petite précapsule, un préambule, si on veut, que Tower nous a concocté, qu'on écoute, en fait, à l'instant avant le Raining Blood Anniversary. Donc,、euh, on se retrouve,、euh, après le bloc musical qui suivra, qui est un mini spécial Slayer. Donc,、euh, la prochaine,、euh, Les prochaines minutes, les prochaines 10.7 minutes sont une créativité et une gracieuseté du Hellborg Hell Tower. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir, docteur. Bonsoir, sinistros. Et, e、euh, tous les auditeurs,、euh, qui vous écoutent sur Réanimation Live. Ici,、uh, Tower, en direct de Saint-Eustache, le Hellborg. Euh, si je vous fais parvenir cette voix p r é e n r e g i s t r é e c'est que, bien sûr, je n'ai pu me parvenir、euh, à votre quartier d'expérimentation à Trois-Rivières. Et,、euh, ce que je voulais vous faire part, en fait, c'était en rapport avec le, le montage euh, audio, euh, que, j'ai créé,、euh, sur l'historique de cet album monumental que fut Ring in Blood d e Slayer. e、euh, u En enregistrant ce montage, je me suis basé sur, u、euh, n article qui a paru dans Decibels en 2006, le magazine Decibels, qui avait monté une belle collection d'entrevues,、euh, pour créer une table de discussion sur le sujet d'histoire du groupe Slayer. Et, entre autres, bien sûr, il faisait mention honorable de, de l'époque,、euh, Ring in Blood. Et,、euh, les citations qu'on entend,、euh, dans le montage, qui proviennent des guitaristes、euh, Aynman et King, proviennent directement de cet article-là. Et de cet article-là provenait aussi, e n t r e autres, une citation de Paul b o s t a f、euh, ancien batteur de Forbidden, qui a évidemment joint plus tard les rangs de Slayer pour remplacer,、euh, Dave Lombardo. Et,、euh, Paul nous partageait un souvenir de la, de de L'époque où il avait entendu Ringing Blood pour la première fois. Alors je tenais à vous lire sa citation à lui. La première fois que j'ai entendu Ringing Blood, j'étais dans un p a r t y de maison. Je venais juste de prendre un joint et j'ai entendu ce son qui provenait de la pièce à côté. J'ai quitté la personne avec qui je conversais et suivi le son qui provenait de ce ghetto blaster. Mon guitariste Craig Locichero ainsi que Rob Flynn étaient là et j'ai demandé Mais qu'est-ce que c'est Et Craig répond, it's the new slayer. J'ai demandé de, j'ai resté debout devant le lecteur pendant une vingtaine de minutes et je me rappelle avoir regardé Craig et lui dire, nous sommes foutus. <rire> Alors,、euh, c'était la, la citation、euh, que, que je tenais à À vous lire en bonus et、euh, je pense qu'il représentait、euh, quand même assez bien le déphasement que nous procuraient、euh, les premières auditions de cet album、euh, historique, comme je mentionnais. Alors,、euh, c'est cela. Je vais vous laisser sur ce、euh, à votre propagande de musique obscure et、euh, à vos、euh, techniques de vente illicite de, de zombie kits et、euh, je vous dis、euh, à la prochaine. troisième album de Slayer, r a i n Blood, considéré comme un monument du trash metal, a eu 24 ans le 7 octobre dernier. Slayer voit le jour en 81 à h u t i n g t o Park dans le comté de Los Angeles. Les guitaristes Kerry King et Jeff f e n m font l'acquisition du vocaliste-bassiste Tom Araya et du livreur de pizza Dave Lombardo. Le groupe fait sa marque rapidement dans l'underground international avec deux albums aussi incendiaires qu'influents, h o w No Mercy et Hell Awaits p a r u sur Metal Blade. De Hell Away disparu en 1985, Slayer obtient un contrat d'enregistrement avec Death Jam Records, nouveau label fondé par Russell Simons et Rick Rubin. Ce dernier produit l'album et change drastiquement le son du groupe. Kerry King déclare Rubin a vraiment clarifié notre son sur cet album, nous entendions tout. Avant nous étions contents de sonner comme Venom ou Merciful Fate, mais c'était comme jouer à Riverbland. La réverbation est la première chose que Rubin a supprimée. En écoutant le mix, nous nous sommes dit, pourquoi nous n'y avons pas pensé avant Le distributeur de Death Jam, Columbia Records, refuse de sortir Ring in Blood à cause de sa couverture et de son contenu lyrique. Par exemple, Angel of Death fait mention des camps de concentration de l'Holocauste et de son principal artisan de la mort, Joseph Mengele, véritable terminateur de vie au sein de l'armée allemande. Le Feynman déclare, Je me souviens m'être arrêté en quelque part où je me suis procuré des bouquins sur Mangala. Je me suis dit que ça devait être quelque chose d'assez malsain. Alors, quand il est venu le temps d'enregistrer l'album, j'avais toujours ces trucs en tête et c'est là que nous sont venues les paroles de Angel of Death. C'est ensuite que j'ai su que nous étions devenus des néo-nazis. k e r r y King déclare Lisez les paroles et dites-moi si vous le voyez comme un documentaire ou pensez-vous que Slayer font la promotion de la putain de Deuxième Guerre mondiale Est alors distribué par Giffen Records en octobre. Bien que l'album ne passe pas à la radio, c'est le premier à entrer dans le Billboard 200 avec une 94e place du classement et le premier du groupe à être disque d'or aux États-Unis. En octobre 1986, Slayer débute la tournée mondiale Raining Pain avec Overkill aux States et Malice en Europe. Mais un mois après, Dave Lombardo quitte le groupe pour des raisons professionnelles et monétaires. Slayer recrute alors Tony Scaglion de Whiplash et joue en première partie de la tournée américaine de Wasp. Rain in Blood est considéré par les experts et les protagonistes du genre comme le plus important du mouvement thrash depuis les années 80 avec Master of Puppets de Metallica. Seuls des albums comme Dark Angel, Darkness Descends ou Creator Pleasure to Kill pouvaient rivaliser en termes d'intensité. Gary Holt d'Exodus déclare, Comment peut-on nier le meilleur opus du métal Le groupe n'a pas cherché à prolonger inutilement le contenu de ce classique en devenir au-delà de ses 28 minutes. Même si l'album entier pouvait passer sur le même côté d'une cassette et rejouer entièrement de l'autre côté, i l n'en firent aucun cas. Kerry、okay. King. Pour nous, Ring Blood é t a i t seulement les 10 meilleures chansons que l'on avait à ce moment-là. Ce n'était pas comme s'asseoir et se dire, on va changer le cours des choses avec ce disque. l é g En d a i r e en matière de constante intensité, d'exécution et de précision, une esthétique musicale et un déploiement d'énergie brute que l'on a pu retrouver en de rares occasions dans les années 90, comme dans un Slaughter of the Souls at the Gates ou encore la première offrande de Beyond Ted. Ring and Blood ne sera jamais égalé ou surpassé par le groupe lui-même et il n'aura jamais tenté de le faire. Au contraire, ils ont même prévu de ne pas pouvoir en faire ainsi avec South of Heaven, un album conçu avec une intention volontaire de ralentir la cadence. Cela n'aura pas empêché le groupe d'avoir v e n d u au-delà de 4 millions d'albums seulement aux États-Unis depuis leur début. Pas mal pour un groupe avec lequel bien des gens avaient peur de s'impliquer ou encore d'écouter le vinyle de Show No Mercy sous peine de représailles du mal.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 Venez nous rencontrer au 1275 d'avion Albert-Dessier de Luc-Téa. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. C'est fou, ça. 89.1. Bien. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Semaine Verte. Oui, la Semaine Verte. Ce, ce, ce dimanche, nous parlerons de la culture des trucs horribles tels Slayer. Hey, pas de diffamation, e d toi, là. là. Eh, <rire> c'est de, de la diffamation, c'est la Semaine Verte? Oui. <rire> <Non>. <rire> oui. Écoute, c'est un establishment, il faut que t en conviennes. Ça fait quand même à peu près la plus 30 ans que ça existe. a 0 p e u t ê t 100 ans. il ne faut pas virer fou. 150 ans? Minimum. b o n eh bien,、euh, chers petits auditeurs,、euh, petits et grands, lais et, et, et beaux,、euh, propres et sales.、Euh, et vous tous bah, à la maison, Dorifiant et moins. <rire> on joue les tout petits. <rire> nous, <rire> <rire> <rire> incroyable, j'ai l'impression qu'on vient de p e t e n e fuse.、Euh, Comme d'habitude, ça, c'est pas bien, b n changement. Oui, mais écoute, on n'est pas là pour être sérieux, là. Non. On est là pour être. Des artistes. Des artistes, oui, des artistes. Des, des artistes entertainers, euh, euh, euh, polyglottes. Polyglottes. Et ce, sachant s'exprimer dans un langage clair, net et précis, tout en rigolant et se bidonnant. Ceci étant dit, trêve de mentir. Un chasseur chassant, chassé, chassé, c h a s s chasson chien. Okay, ce que. Carte e n l e r r a celle-là. Oui. o、okay, k On vient d'entendre un mini spécial, spécial, devrais-je dire, spécial. s p e c i a l Slayer. s p e c i a l Slayer. mini spécial. <rire> Ça, t e p e u t t r e s l a y e r qui, e、euh, n en fait, faisait une forme de conclusion à cette capsule, ma foi, fort intéressante notre ami, le h e l l b o r g Tower. On vient d'entendre à l'instant Psychopathy Red, que l'on retrouve sur le dernier album de cette formation légendaire, World Painted Blood, qui est paru en 2009 sur American. Juste auparavant, Hollowed Point, qui est selon moi, une des très bonnes pièces qu'on retrouve sur Seasons in the Abyss de 1990. L'étiquette est en Deaf American. Euh, Angel of Death, comment aurais-je pu outrepasser cette pièce? Je, la première fois que j'entends ça, moi,、tu、je v u x dire. Tu vois? Tu as aimé ça? Ben, Il pourrait peut-être la retravailler un peu. Peut-être qu'il pourrait faire ça. Il me semble qu'il y avait un petit manque dans le drum, il me semble. C'est pas tout à fait drut. C'est pas、ouais, tout à fait drut, drut, drut, drut. <rire> Alors, ben, en fait, blague à part,、euh, quand ils l'ont fait cet été、euh, au parc Jean-Drapeau. Il était il pas tout dit... à fait drut, drut. Oui, il、ouais, y avait. Il a escamoté un bout, là. C'est de la faute du s o n m ê m e b i n j a n c'est pas Dave Lombardo. Bref, Angel of Death que l'on retrouve sur r a i n b l o o d qui est peur en 1986 sur d e a t h Jam. Et nous avions ouvert avec、euh, Necrophiliac, qui apparaît sur、Mais、un autre、weitz. album, qui pourrait qualifier de légendaire, t e Waits. h s Dont nous、hmm. possédons chacun une merveilleuse copie, copie rouge. rouge. Ça sonne、euh, mieux, ça sonne le sang, ça sonne l'angle de fer. C'est beaucoup plus cru. e h Ella Waits, qui est parue n 1985 sur、euh, Metal Blade Records. Et juste auparavant, bien entendu, nous avions la capsule de Elborg, qui était le Ring Blog Anniversary, Slayer Story, et son petit préambule euh, qui euh, faisait office de... présentation. De présentation, je, de présentation.、Euh, voilà. Merci au Elborg Tower, ça fait encore une fois un grand plaisir de t'entendre. Ces produits sont de qualité. Je ne v a i s pas pour en faire d'autres. Non, là, non, non, me... non, Écoute,、euh, ça, le message est déjà passé. Et puis, c'est sûr que ça demande quand même beaucoup de ouais, temps. C'est du t e m p s e t de la recherche. Exactement.、Euh, mais je présume que t a w a r va se faire un plaisir de nous ressortir quelque chose, là,、euh, en surprise à un certain moment donné. Ceci étant dit, je vous parle des spectacles qui sont à venir dans la région immédiate des, des Fluviennes. Des p e c t a c l e Ben, j'ai dit des. Je voudrais dire un. Euh, euh, samedi, le 4 décembre, au r o c Café Le Stage. Le chic cabaret Rock Café l e s t y l e je devrais-je dire.、Pourquoi、c je s Tu dois rénover, là. C'est dessus, moi. Moi non plus. i m b é c i l e Donc, samedi le 4 décembre. <rire> samedi le 4. Ça, c'est de la diffamation. Oui, je pense effectivement, à ça. effectivement. Bon. Pas grave. Euh, samedi, le 4 décembre, prochain, d è s 19h30, un spectacle pour tous au coût de 8 au Rock Affiliate Stage qui mettra en vedette Merkaba, Sons of Seth, Midnight Trashers et Beyond Atrocity. Ça, c'est pour la région. Effectivement. D'accord. Maintenant, pour ce qui est à l'extérieur de la région. Ça, c'est loin. Oui, ça, c'est super loin. Écoute, on parle de villes comme Montréal. Ça n existe même pas, a u je sais bien que ça existe pas. Mais bon. c e s a à dire que, disons que, le premier, la première annonce de premier spectacle qui aura lieu le 23, ben c'est aujourd'hui. Bon, d u ne l e pas de bas. Écoutez, ben, réanimation. Il y a une récidive le jeudi le 25.、Ah, ouais, ouais. Euh, ça, c'est, je sais que tu t'es précipité pour acheter ces billets-là. C'est pour ça qu'on n'en passe pas à réanimation aussi.、Hein? Ouais. C'est parce que t as acheté des billets? Oui, je les ai tous、ouais. achetés. <rire> OK. Mais bon, Blind Guardian seront au Capitole jeudi <rire> prochain. Jeudi, cette semaine, le 25 novembre à 19h30. Blind Guardian, là?、Ouais. C'est un chien m i r o ça, finalement. Ouais, ça peut être vu comme ça.、Et、c est s e c h i e n hein? <rire> tu es, es, es un vrai petit bout en traite, h e n Oui. Oui, peut-être. <rire> <rire> non, peut-être. Oui. Euh, dis-le s donc, c'est quoi ça, Psychroptic. Bon, pas que Towers se、ouais, mette à rire de moi quoi Ça quoi fait trois semaines que je me pratique pour être capable de pas faire rire, rire de moi, justement. <rire> <laughs> u l'as bien eu. Psychroptic? Psychroptic. Psychroptic. Ah, ça, là! Psychroptic. Psychroptic seront avec Keep of c a l l y s o n et groupes invités、euh, mardi le 30 novembre. Euh, l i m p é r i a l de Québec, dès 19h30, l'en coûtera 20 plus taxes pour y assister, c'est pour tous. En parlant de Keep of Callison. Une... J'en parlais dit... pas, p a n t o u t Ben, là, tu viens de le dire. J'ai nommé le nom. Bon, ben, je vais avoir、euh, le nouvel album Reptilian à vous passer、euh, dans les prochaines semaines, qui est un excellent album. Fort intéressant.、Euh... c'est disponible via Biotech pour、euh, p s y c h r e p t i c C'est autre chose de niaiserie à dire, là? Non, non, c'est correct, les p r o f e s s i l s C'est ma e r r e qui, qui qu va passer aussi. Qui ma e r r e qui v o n t passer en compagnie de m、um, p e n d i n g Doom, Death, This Are t h e This a r e The Apocalypse.、Euh, c'est mardi 30 novembre également. o u h l à l à quel dilemme.、Euh, au Club Soda, dès 19h, il en coûtera 22,59 et 27,64 plus taxes. Vous p o u r y assister, les billets sont disponibles à la billetterie du Club Soda. Encore Psychroptic! Ah、non. Avec Keep of c a l l s o n et Hollow. Mercredi 1er décembre au Petit Campus. À 20h, Cataclysm. Mardi 7 décembre. Compagnie Symbolic, Calter, Thalamus et i l i s C'est à l'Impériale le 7 décembre à 19h30. C'est pour tous. Billets disponibles via Billettech.、Euh, Psychroptic et Keep of et Holo, c a l l s o n et Hollow, c'est disponible via m i s s i o n Euh, 13 décembre, d e m o Borgir en compagnie de Enslave, Blood Red Throne et Down of Ashes. Ils seront aussi mardi le 14 décembre à l i m p e r i a l de Québec. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. c'est p l e i n d affaire, pis on est rendu trop loin. Bon, ok. Ceci étant dit, nous allons maintenant entreprendre ta deuxième présentation d'album. C'est le album. Nouvel, al nouvel album de Cradle of Filth qui est sorti la semaine dernière. Ouais. Qui s'intitule Darkly Darkly Venus Aversa. C'est pas du black metal. C'est du, du gothique. C'est du goth metal, p u c'est de l'excellent goth metal. J'en doute pas. C'est un album que je donne facilement un 7,5 à 8 sur 10. Ah oui,、qui、tant que ça. Oui, très, très, très, très bon album.、Euh, Il n'y a pas vraiment de déroutement dans Cradle of Filth. Mais pour cette formation britannique-là, est-ce que toi, tu vois vraiment une suite logique depuis les quatre d e r n i e r s a l b u m s Ça suit tout. Ça coule. Ils ne réinventent pas. C'est un autre album concept? Oui, ça t e m m e a t ça. Ça fait suite à Tornografy, les compagnies. D'accord. Nymphétamine. Même principe de. De tripes symphoniques.、Euh, C'est excellent. C'est très, très bon. b e n Des longues pièces. Puis, il y a des bons. Des bons longues pièces.、Euh, tu en présentes cinq ce soir, je quatre, crois. Euh, quatre. Euh, oui, quatre. Parce que la première est assez longue. La première dure sept minutes、euh, quelques secondes. Sept minutes sept.、Mm -hmm. Alors, on va commencer avec.、Euh, b e n C'est les quatre premières pièces de l'album.、Euh, pour vous donner une bonne, une bonne idée. D'habitude, quand les quatre premières ne sont pas bonnes, je passe à autre chose. <rire> Mais là, les quatre、ouais. premières sont très, très bonnes. Fait q u a u t e m p s d e rendre jusqu'à la fin.、Euh, Est-ce que c'est un album qui est long au total? C'est assez long, oui. Oui, à、oui. partir de quelques semaines.、Oui? Mm. So, ben, au, euh, quasiment des mois. Ah ouais, t'as ça, ça, ça dépend si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça. <rire> c'est une bonne réponse! c e Si t une bonne réponse. s、si、t'aimes ça, ça peut durer quelques, quelques heures. Si t'aimes pas ça, ça peut durer、euh, Quelques secondes. Ça, très très longtemps. <rire> OK, c est, c est... bon. Alors, on, on va commencer avec la, la première pièce, The Cult of Venus Versa, sur l'album Darkly Darkly Venus Versa, qui est paru sur Nuclear Blast la semaine passée. And I'll put this up right fucking now. Cradle of f i l t h dark Of Sheba, first offender and sucker to demons, whose sweet seductions and wicked rites lead all those to enslaved by the flesh to trespass against God's holy law. And tonight I come for you.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 2 2 h 〇〇〇〇〇〇〇〇 Arrête, tu me fais peur. Ce n'est pourtant pas le but, mon cher, voyons. Mais oui, c'est le but. Mais non, je ne veux pas te terroriser, toi. OK, il faut terroriser les. La seule chose que j'ai envie de te faire, c'est t'écarteler. Ah, c'est pas grave, ça. Mais o i m loin de moi vouloir te faire peur ou encore moins t'insulteur. Tu veux m'écarteler? Ah, yes. Encore la deuxième fois. La deuxième fois cette semaine. Tu es très rare d'apprendre catch-faux le prochain coup. Il me semble que t'es sûr de la semaine passée é t a i e n t Moune、il était molasson l un peu. Oui, oui, ben, le problème sinistro, c'est que tous les fois, je te fais subir un sort du genre, c'est long à te recoller. Plus je t é c a r t e l e longtemps, plus il y a des petits morceaux qui éclatent partout, et plus que c'est un casse-tête de prendre. Non, mais ça me, quand tu montes un charcoal, ça, il reste tout le temps des morceaux qui servent à rien. Je ben, si je m'affie à Homer Simpson, monter un charcoal, c'est toute une besogne. Oh, c'est une job. <rire> ben, non, moi, je garde très peu. Tu t o u c h e pas à ça. Non, non. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un charcoal? Hein? Hein? hein? Hey, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre Cradle of Filth avec sa plus, per...、euh, sa plus récente、euh, parution, Darky l Darkly, Darkly Venus Aversa, qui est s o r t i le 16 novembre dernier, si je ne me trompe pas. Tu as raison.、Euh, C'est sorti sur Nuclear Blast. Alors, on a entendu.、Euh, ah, quatre... ils ont changé de label. Oui, ils étaient sur、euh, Roadrunner. Ben、donc. oui. Ils sont r e n t r s sur Nuclear Blast.、Euh, on a entendu、euh, les quatre premières pièces、euh, de l'album. 呃、uh, désordre, retreat of the sacred heart, on a entendu the n u n of the astral habit, one full step from the abyss, et the cult of Venus Aversa. C'est un album,、euh, c'est du, du, générique,、euh, Cradle of Filth,、euh, mm -hmm. ça va dans la même lignée que Godspeed, e、euh, Tornography, n y m p h e t a m i n e pis Damnation and a Day, là. C'est, la suite,、euh, Oui, c'est correct. C'est carrément la suite. C'est correct suite que ce juste, soit ainsi. Moi, ça me plaît. Oh, u i c'est très bien.、Euh, e j a i des bons riffs, ça rentre, pis c s t c s oh, u a i s p e s t a Tu mets ça dans ton r e t o u t pis tu t'en vas faire une long u e ride, pis l'album, y passe,、euh. Ben oui. Comme u coup de micro dans le front, n o n c'est quand? Écoute,、euh, honnêtement, cette formation-là peut pas changer une formule qui est stable comme ça. <rire> non, non, ben c'est ça, comme je disais tantôt, hors honte, ça donne quoi de changer une recette qui fonctionne, t o u t à fait, tout à fait. e、euh, sont loin, sont à des années-lumière de ce qu'ils ont fait dans la mi-90.、Euh, personnellement, c'est tant mieux. Ben, moi, j'aime mieux ça présentement、oui. que c'était、euh, à l'époque de Dusk and Her Embrace ou ces gugus-là. C'est bon pareil. Ben, là, c était, c était moi, je trouve qu'à cette époque-là, c'était original, oui. Mais、euh, ça pouvait venir un petit peu tapant sur les nerfs ouais, ouais, de l'entendre japper pendant un album complet. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il n'était pas comme versatile avec son vocal. Non,、euh... tandis qu'il l'est beaucoup plus depuis、ouais. les 4-5 dernières années, ce qui veut dire que ça. Parce que s'il n'est plus capable de japper, il、enfin, faut, <rire> faut que je Probablement qu'il a dû s'adapter, effectivement. Pauvre petit Dany qui s'est fait couper les cheveux d'ailleurs. Donc,、euh, comme maintenant il est 22h11 et nous avons encore,、euh, je dirais, un bon 49 minutes de musique devant nous. Sinistro, je pense qu'il te reste encore un album. Un、ouais. album, effectivement.、Ouais. Euh, on va continuer musicalement, cette fois-ci, avec、euh, un bloc. Un, un,、euh, peu, un peu mélangé. Un peu, je, vois, je vais aller dire un, un peu meilleur aussi. Un peu meilleur. Bon, <rire> c e s t pour toi, moi, ça ne me dérange pas. <rire> Et j'aime donc ça.、Euh, je pense que je serais un excellent dictateur. Toi、ouais. Oui. Je vais y penser sérieusement. Les dictateurs v o u d r a i s t u être、hein? mon premier sujet b、bon, C'est à quel sujet?、Euh, ben, au sujet d'être dictaté. <rire> sujet <d> dictaté. <rire> <rire> On va entendre、euh, cette fois-ci des trucs、euh, qui sont assez récents.、Euh, Fear Factory, entre autres,、euh, Misery Index. u、euh, n formation ça fait longtemps que je n'ai pas passé n e s pas en DEF. Ben oui,、Et、donc. Ça, ça fait au moins, au moins, moins trois, deux, trois, trois mois, mois, mois facilement, ce qui est beaucoup en ce qui me concerne. Bref, on va débuter avec Fear Factory, une pièce qui est tirée du dernière, dernier album Mechanized. De la pièce étant Power Shifter. Et puis, euh, ben, euh, après ça, ben, ça va être autre chose. C'est tout.、Hein? Go! Vous prendrez ce, ce qui suit. <rire> Vous n'aurez pas le choix. Et... 2h23. J'aurais vraiment aimé vous passer du Misery Index, mais il était dans un lecteur, mais pas dans un lecteur qui est ici. Ça va moins bien. <rire> J'allais oublier. <rire> J'ai amené la La、um, pochette. J'ai amené la pochette. C'est de faire jouer à pochette. Ouais, du coup, ça marche. <rire> je trouve ça un petit peu niaiseux à chaque fois que ça m'arrive, mais bon. Que voulez-vous? Donc, on vient d'entendre Devon et r i s z i la pièce Save Yourself. Que l'on retrouve sur Blade the Fifth, la première、euh, parution de cette formation en 2007 7, pardon, sur Century Media.、Euh, Je suis d'accord avec toi, Sinistros, pour dire que quand tu fais son vocal clean, c'est un peu fatigant, contrairement à lorsque c'est Burton Seabell qui le fait avec Free、ah. Factory, ça, ça r e n t e bien. Son vocal est clean, mais juste pas trop. b e n i e parce que là, ça sonne comme un. un... Un band de dead core emo, là, tu sais.、Ouais. Le, le, le trend, là, tu sais, de partir.、Euh, puis, <rire> <C 'est une rire> chanson, tôt, dans, ouais, f i s des o u g i e s Tu sais, quelle belle imitation. Ça ressemble à ça, là, ça, <rire> ça dû recommencer. Ça fait, fait mignon un petit peu, là. Non, moi, je m'abstenais de recommencer. <rire> Donc,、euh, nous aurions pu avoir、euh, You Lose d e m i s e r e n Deck. Ça sera probablement la semaine prochaine. Je vais o m o n t r e n c h a n e n You Lose. You Lose. You Lose. Eh, ben, c'est exactement ça. ça Arrête de rire, là. e t p e u peux te faire coller n'importe quoi, t'en connais même pas, ce pièce-là. Pareil, pareil. <rire> pareil. J'aurais pu passer facilement au, au, au concours qu'il y avait au Tanat à l'époque, au、ouais, t e s t là que t'aurais gagné, <rire> J'aurais probablement été le seul à le chanter, d'ailleurs. e、eh、n oui, t e s le seul qui était à Tanat. <rire> oui, Bobinette.、Ah, oui. e <rire> u、euh, <rire> auparavant, <rire> ça. Ça, puis les jeunes talents qu'a t é l u Oh,、ouais. c'était chic, ça. <rire> pas trop, non. Que t a i c l q u e s t e s sponsorisé par des pâtes, a r de la sauce, c e s pour que. Tu sais, q u a t'es sponsorisé par des pâtes, par de la sauce, Ça là, va, p a s b i e n juste auparavant, nous avions un impalm d'air, c'est la pièce o n t h e b r i c k of Extension c que l'on retrouve sur le dernier album Time Waits for No Slave. Qui est paru en 2009.、Et、nous avions ouvert avec Fear Factory, la pièce Power Shifter. On en trouve sur le très bon album. Et dernier album paru, Mechanized, qui est paru en 2010 sur Candlelight.、Euh, chose intéressante, Samael sort un EP qui s'appelle Anti-God.、Euh, je crois que c'est paru le, depuis le 20.、Euh, Est-ce qu est que. Ben, tu l'as entendu?、Euh... Non, je ne l'ai pas encore entendu, mais. C'est vrai Ce que ça, c'est du black metal comme le dernier album ou、ben、ça, ça leur... va retomber comme ç a Il y a、chose. juste une pièce originale dessus, là. La pièce Antigod. En plus de ça, on retrouve des pièces comme Black Trip qu'on a r e t r o u v e qui apparaissent sur d'autres albums déjà parus. Mais par contre, ils les ont refaites. r e f a i t f a que c'est évidemment, ça va se promener. Je pense même qu'il y a Solar Soul dessus. Donc, ça va se promener en différentes époques et styles qu'ils ont,、euh... Ça, à entendre. Ben, en fait, moi, je vais sûrement me le procurer parce、oh, que,、oui. ne serait-ce que pour avoir la nouvelle pièce Antigod, que je vais probablement l écouter sur、euh, un de leurs sites, e u r site, là, site、euh, genre MySpace et compagnie. Mais,、euh, ça r i s q u e d ê t r e intéressant, ne serait-ce que pour les reprises.、Euh, donc, il est maintenant 22h27.、Euh, Nous allons aller en pause publicitaire dans quelques minutes. Mais, par contre, Sinistros, toi, j'aimerais que tu nous fasses le préambule de ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Parce que, en ce qui me concerne, ce sera une découverte. Ben, j'ai déjà passé l'album Traveler. Ben, je m'en rappelle pas. Ça devait être plate en mots,、oui, Ben oui, ben oui, n o Non, b e c'est un nouvel album-là, je parle. OK. c'est une découverte pour tout le monde. Même、nouveau. pour toi. Il est flambant en neuf. <rire> j'ai, j'ai, j a l'écouté bien qu'une fois, ben, ben, il est plus neuf d'abord, si t l é c o u t é i Ben, il est presque, il est déballé, Il est presque neuf. <rire> <rire> Il est déballé. Ça, ça irait mieux pour pouvoir le faire jouer.、Eh、ben oui, mais à moins que tu mettes la pochette et que t essaies de. Oui,、bon, c'est、euh, mm -hmm. ouais, euh, euh, la nouvelle parution de la formation américaine de Lord w a l e s l o g Feg、euh, qui font un heavy metal、euh, comme un heavy metal, un heavy metal de l'espace.、Euh, L'album s'appelle The Animal Spirit c'est paru sur Profound Lore. Ça ne fait pas s t r è très longtemps. Alors, on peut aller en pause. Mais quand tu dis h EV a y m e t a l fais-tu référence au h EV a y m e t a l vraiment, les racines du h EV? a y Non, pas vraiment. C'est plus que ça. C'est pas speed, c'est pas trash. C'est h EV a y m e t a l mais tu sais, ça reste. Un peu plus musclé que le h EV a y traditionnel. Oui, c'est clair. C'est pas l'hardness. En parlant de l o u d n e s s le dernier album, c'est pourri. Je sais pas, je s a i s pas c m e n a s fait. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est pourri à l'os. C'est pas bon. Non, mais c'est juste le préambule. C'est juste une yeah, parenthèse. Non, Lord Will Slow f e g i l font du heavy metal, mais. Oui, c'est plus musclé un peu. Mais tu sais, ça part pas vite. C'est pas, pas, pas du Priest, là. Non, non, non, c'est pas du okay, Priest.、Okay. C'est Lord Will Slow Fag. Ils ont leur son. Ils ont le euh, euh, Le chanteur a pas une voix fatigante. u Il gueule pas. C'est une voix clean. Au début, ça me fait penser. C'est peut-être un peu prog, ces bars. Un peu, e OK.、Euh, ouais, c'est bon, c'est.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 Elles envahissent les ombres de Sifu pendant deux heures, encore une fois cette année. Les b e t r a v s hurlantes, votre dose d'humour, d'actualité, de légumes, les lundis de 16 à 18 heures, en rediffusion les samedis de 16 à 18 heures, à Sifu 891 FM. Pouche、bon, Je sais, je sais. Faut juste que je déris un peu, j'aurais doré. e f o so I'm a six go eighty-nine hundred. I'm a six go. So let's t o See, fou. Ça tire À sa fin, chers auditeurs, puisqu'il est présentement 22h48 et. et c'est le, le fun de faire trois h e e u r s Ben oui, c'est cool. Il faut quand même dire que justement, pour ceux d'entre vous qui se sont joint dû à nous. Joindu. <rire> le, ben oui, quelle belle conjugaison. Ben oui. Se sont joint à nous. Dû. Bon, j'aime ça. Se sont, sont joint dû à nous.、Euh, dès 20h. Joindre,、départ. joindre, mordre. Oh, oui, ça fit, ça marche. Ben oui, ben oui, absolument. j o i n d Se sont joint dû à nous dès 20h. <rire> vous auriez profité. D'une heure supplémentaire de réanimation, ce qui n'est pas rien, compte tenu du fait qu'on va tous vous envoyer le bill. Oui, oui, c'est ça, ça coûtait.、Euh, on ça a tous fait, vos adresses ici en bonne et du e forme et en note, là, donc、euh, attendez-vous dans les prochains jours à recevoir 7、euh, heures de plus qui comptent 2 salaires. 33,3 de plus de notre salaire. <rire> voilà. Sinistro, ce que tu viens de nous présenter, pour le moins, était particulier. Et oui,、euh, j'avais découvert cette, ce band-là avec、euh, l'album Traveler qui était en 2003. J'ai connu ça, je pense, au début 2008. Puis j'avais présenté l'album ici l'année passée. Puis je viens de me souvenir que Tower était ici en studio. Et je me、euh, rappelle pas du tout de ça. J'avais passé,、euh, c'est ça, The Traveler.、Euh, là, c'était. Ben là, j'en ai manqué une couple d'albums, ça a l'air. D'accord? <rire> Euh, C'est le dernier 2010、euh, de Lord Will's Log f e g avec、euh, The Animal Spirits.、Euh, C'est paru sur Profound Lore.、Euh, on a entendu、euh, Lycanthropic Fantasies, qui va bien avec le cadre de l'émission, avec les l o u p s g a r o u s et ces trucs de genre. En, tout juste avant, c'était Free Market Barbarian. On a entendu l'instrumental Materia Prima. On a entendu The 95 Thesis et Trick d e Vicar. Moi, je trouve que ça fait,、euh, très heavy metal à la Maiden des Boots. C'est hard rock aussi d'autres Boots, mais c'est spécial. C'est très spécial, c'est très particulier. Moi, j'ai l'impression que c'est un mélange, oui, de vieux Maiden. Effectivement, on retrouve des, des influences de riffs, de, de, de, de, de, de mélodies、ouais, à la Maiden. Je retrouve aussi par moments, des racines du s h a r k rock à la, à l i c e c o o p e r Même des fois, à la kiss, là, le vieux kiss, pas, pas, pas ce qu'ils font ou je suis contenté de faire dans les dernières années, là. Mais,、euh, de hard rock, comme tu l'as dit. Je pense que, bon, d'après ce qu'on a pu voir sur le, sur le net, e、euh, u C'est pas des jeunes. C'est pas, pas des, c'est pas des jeunes,、là. Non. c e s t i les gars qui ont joué dans, Angel Witch. Angel Witch, dans,、euh, dans, euh, dans, dans Last las Rocket. l a s Rocket, là.、Ouais. C'est pas des gars qui font de la musique depuis 5 ans. Non, non, non. Ben, depuis 4 ans. Ou au moins. Ce qui veut dire <rire> qu'ils qu ont probablement. C'est une formation qui existe、mal. depuis 90. Puis、le premier、euh, album est en 796. Ouais, effectivement. Formation qui vient de San Francisco. Effectivement, de raison, premier album,、euh, qui était éponyme. Ici, the Lord of the r i n s Log Fed, là. Ouais, é p e n y m e en 96. Écoute, ça leur fait quand même, euh, 8, un, 3, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 albums officiels. 9e album, ouais. C'est ça. Mais,、euh, c'est, c'est des gens qui ont accumulé leurs racines au fil du temps, avec qui l s ont écouté probablement un temps plus jeune. Ouais, c'est ça. Mais c'est audacieux de le faire aujourd'hui, par exemple.、Ben、en 2010, c'est rare. C'est rare un band qui, qui va. Soit que oui, il、euh, y a des b a n d s classées heavy metal qui vont tirer plus sur le power avec des voix,、ouais. de, des voix de couilles écrasées ou、euh, ils vont、fait. tirer plus sur le speed, comme Exciter. Qui va,、ouais. Exciter qui ont sorti le dernier album Death Machine là, que je n'ai pas entendu encore. Moi non là, plus. Où,、euh, Ça va t'entendre avec le, le, le nouveau chanteur qui aurait d un indien ou je sais pas quoi. Aucune、euh, idée.、Ouais. Euh, J'ai pas vraiment suivi Exciter. Mais、euh, non, écoute, c'est cool de voir qu'il y a des bandes qui, qui osent. Qui gardent les racines du heavy、ouais. metal, là, Et、sais. qui osent faire des choses qui, en 90, p o u r r a i t paraître un petit peu weirdos. En 2010, tu vois. En 90, c'est l quand e l s s o a t i o r c e s t Non, en 90, c'est quand ils sont formés. Mais je veux dire qu'en 2010, ça pourrait sonner un petit peu outsider, là, en tant que tel.、Là. Ben oui, surtout、euh, avec le, le, le, le gros melting pot、euh, dans, dans lequel on nage dans le métal actuellement,、ouais. où que y, chacun tire son. son Côté dans le brutal ou soit dans le, dans le trash ou dans, dans le, le black metal, le super technique, super prog ou super poche. Là, <rire> oui, les, ça rentre aussi <rire> là-dedans,、ouais. effectivement.、Euh, ben, hey, merci pour ces belles présentations.、Ah, il va y en avoir d'autres.、Euh. Ah, hey, oui. On, on, on refait-tu trois heures la semaine prochaine? Écoute, on a l'opportunité de le faire.、Euh, moi, personnellement, ça me plairait de le faire. À 8 heures,、euh, 8 heures même heure, même h e u e même pas s e Pourquoi、euh... pas? Pourquoi pas? Écoute, de toute façon, toi, t'as encore des nouveaux albums à s J'en ai mais,、euh, des albums à vous présenter. Bon, de ben, des, des albums à colariés, toutes sortes de trucs. Il、bon, ne faut pas que tu le d i r e s f、oh, r i s i n e t t e Fraisinette.、Okay. Euh... <rire> Fraisinette. J'ai le nouveau, là. T'as le nouveau Fraisinette? Oui. Chanceux. Là, j chanceux. J'ai、hey, mis la main sur le petit castor qui en dit. Mais ça, c'est rare en tabarouette.、Là. Oh boy. Pis, tu vas t u oser nous faire découvrir ça? C'est pas ça le but.、Ah, je ne sais pas. Ah, c'est pas ça, c'est pas ces albums-là, que vous voulez e n t e n d r e Ah, ben là, c'est parce qu'entendre un album à coloris. o、okay, k、si、m a i s vous pouvez e n t e n d r e u n album photo de bord. Okay, ben, parfait. Bon, on s'entend bien. Non, mais la semaine prochaine, d'accord, c'est un décret. Réanimation redébutera pour la deuxième fois à 20h. Oui. Donc, une autre version à 3 3 3 Oui, 33.3. Plus, plus enrichi, plus. Plus intelligent. Plus. <rire> Je v o u en doute fort.、Euh, mais. Non, ça, c'est 66.6. C'est ça. C'est, c'est <rire> la, oui, c'est la reste. Mais au moins, plus chaotique, effectivement.、Euh, donc, on va,、euh, il, il reste pas énormément de temps. Je crois que nous ne pourrons évidemment pas passer la balance des pièces qui avaient été programmées pour、euh, l'émission. Euh, compte tenu du fait que, é c o u s d e On a 33 <rire> 30... on <rire> avait 33 3 plus de niaisage à dire. <rire> ce qu'on a bien fait. Oh oui, je pense qu'on a 33 de réussite. <rire>、euh, on devrait avoir au moins, je dirais, 33.3 plus de réussite dans ce domaine-là. <rire>、euh, donc, on se retrouve la semaine prochaine, pour une autre édition, version, étirée. Pour ne pas dire, e extended. Ouais. Ça envoie une、euh, version réanimation élastique. Voilà. <rire> <'est, c> <rire> J'aurais pas p e n s é à dire ça d'aussi belle façon. C'est-à-dire.、Euh, dans et... le bon terme, tu sais. À un moment donné, tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires, ça peut te péter dans la face. Ah, exactement. Vous, vous non, non, on va arrêter d é t i r e r à la bonne place. On sait、ça. souvent où s'arrêter, mais pas là. Euh, donc,、euh, Sinistro, la semaine prochaine, nous proposera d'autres albums.、Euh, moi, je vous proposerai, à travers ça, encore des choix musicaux, musicaux pardon, qui seront,、euh, éclatés. Tout aussi tordus et... j'ose espérer. e、euh, t probablement, une balance de restants. J'aurais pas pu penser te... cette semaine. Il me reste 33.3% de balance de restants. <rire> Faut w Ça se passe. Ben oui.、Hum. Et je vous promets que la semaine prochaine, je n'oublierai pas mon album <rire> de Misery Index. Donc, on va se quitter sur une dernière pièce. Mais est... Poppy, t'avais 33 pour... de l'album, dans le fond.、Hein. Et bon, j'avais la pochette j'avais le l i v e le, le livret, p a fait que t'es correct. Je m e n t r a Je n a i s avec le CD.、Bon, c'est une émission de radio où disons <rire> que c'est pas mal le principal. <rire> Donc, on termine l'émission avec une pièce de Finn Troll qui est tirée du dernier album Neville Find, qui est part en 2010 sur Century Media. La pièce étant I Taught in Song. Eh,、hey, tu t'en viens Poppy. c e ben... ben tu t une、ah. force à. À force de co-animer avec moi,、euh, moi ouais, <rire> À force de co-animer avec toi, je lui ai dit tout croche aussi bien que toi. h l e <rire> z <rire> c'est、hey, Nistros, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, à 8h. Et puis, vous tous, bien évidemment, allez, allez tous vous faire、fautre. foutre. Go!